Ma foi dans le paradis et l'enfer. Le paradis et le feu sont maintenant, et il n'y a pas d'annihilation pour eux, qui sont le dernier sort inévitable des gens lourlours et des djinns.